Unité 4, leçon 4, phonétique. Répondez négativement. Un homme au régime. Il mange beaucoup Non, il ne mange pas beaucoup. Il boit du vin Non, il ne boit pas de vin. Il aime l'eau Non, il n'aime pas l'eau. Il mange du pain Non, il ne mange pas de pain. Il prend des pommes de terre Non, il ne prend pas de pommes de terre. Il préfère la salade Non, il ne préfère pas la salade.